Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto. Avant-dernière émission de l'année. Oui, oui, on est, euh, on est sur le point de prendre une petite pause là, pour, euh, pour le temps des fêtes. Luc, désormais au micro, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, deux de mes collègues comparses amis, pourrais-je dire. On va commencer par Martin, ce gars-là. Salut Martin. Salut Luc. Ça va bien? Ben oui, et toi? Ben, ça va très bien. Et notre spécialiste en assurance, Benoît Campo. Salut Benoît. Salut Luc. Ça va? Merci toi. Ben oui, je pensais que je t'avais, fait peur en disant spécialiste en assurance, <rire> puis t'as fait une petite pause entre les deux. Je dis bon ça y est, il est parti. Refus je, je refus je, je dise quelque chose de, de plus haut que spécialiste. Notre notre <rire> Je sais pas s'il y a quelque chose. Mais en tout cas, je me sens taquin, que voulez-vous. Euh, messieurs, ce soir, on va parler d'assurance, bien sûr, parce que Benoît est là. Tu sais, ça, ça, on parlera pas de char électrique ce soir parce que Martin. Euh, Archambault n'est pas là, on va parler d'assurance parce qu'on a notre notre spécialiste, la, la personne qui sait qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'assurance et euh, moi je vais vous parler de mon essai de la Hyundai Genesis coupé, donc la Genesis 2 portes que j'ai eu la, la chance d'essayer euh, au courant de l'année. Euh, bon, j'avoue, c'est pas nécessairement le, le timing n'est pas nécessairement bon pour parler d'une voiture sport à propulsion. Euh, L'hiver s'en vient et ce ouais. c'est pas, pas le temps Ça dépend. principal pour sortir ou conduire ces voitures-là ou aller s'en acheter une. Euh, mais bon, c'est toujours le fun de parler d'une voiture euh, une voiture sport. Donc, euh, la Genesis se rend dans ce créneau-là. Puis, je vais vous en parler euh, vers la fin de l'émission. Donc, Benoît, on va commencer avec toi. Ce soir, tu veux, euh, tu veux un peu euh, dire aux gens ou tu sais, quel genre de questions, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Quand on veut renouveler euh, ou, j'imagine, acheter notre première euh, prime d'assurance auto, euh, les, les choses à se demander, les questions à poser, j'imagine? Oui, ben en fait, euh, la raison pourquoi je, vous parlais de, je voulais vous parler de ça ce soir, c'est qu'au Québec, ce qui est intéressant, une police d'assurance automobile se renouvelle d'elle-même à moins d'une indication contraire. Autrement dit, tu t'es assuré l'année passée. Si tu ne fais pas mention à ton assureur que tu n'as pas l'intention de renouveler, systématiquement, ta police d'assurance va se renouveler d'elle-même. Euh, le problème avec ça, c'est qu'à euh, moins que l'assureur ou ton courtier t'appelle pour faire une mise à jour, ben, tu vas tout simplement recevoir ton renouvellement avec ton paiement mensuel, si c'est le cas. Puis, tu vas dire, bon, ben, ok, c'est correct, tu prends les papiers, tu les laisses dans l'auto, puis ça finit là. Ce que ça porte comme problème, c'est que euh, souvent, il y a des changements qui vont s'appliquer dans notre vie. Il y a des changements au niveau des conducteurs. Il y a plusieurs choses qui peuvent changer. Puis, incidemment, ça a une, un impact euh, direct sur ta couverture, sur ta prime d'assurance. C'est un peu pour ça que je voulais vous en parler ce soir. C'est que justement, si tout le monde prenait la chance à chaque renouvellement ou à chaque euh, un moment où il se produit, Euh, un changement dans notre vie, c'est important d'en faire part à notre courtier ou à notre assureur parce que ça peut avoir euh, un impact positif sur notre prime d'assurance. Ou, ou négatif, j'imagine si. Euh... Bon, c'est sûr, on est habitué, si on change de voiture ou quelque chose comme ça, on appelle l'assureur parce que ça nous prend une nouvelle prime d'assurance sur la nouvelle voiture, mais quelqu'un ouais. va changer de travail, quelqu'un va passer de travailler avec son auto à ne plus travailler avec son auto parce qu'il y a une voiture. De, de compagnie ou qui travaille à un bureau à maison, des choses comme ça, ça peut avoir des, des conséquences positives ou négatives. Si tu commences à travailler avec ta voiture, ça va te coûter plus cher d'assurance. Si tu arrêtes de travailler avec ta voiture, ça va te coûter moins cher d'assurance. Ouais, là, tu es en train de brûler quelques-uns de mes punchs, ah, mais Continue, vas-y vas en plus en <rire> détail. Je, je frôle le sujet. <coughs> la, la première des choses, est-ce qu'on a changé d'adresse et qu'on a oublié d'aviser notre assureur? Ouais. Ça, ça, la première des choses, c'est ça va euh, si tu n'avises pas ton assureur sur ton changement d'adresse, bien entendu, s'il y a de la documentation à t'envoyer, tu ne la recevras jamais. Ça, c'est la première des choses. Euh, donc, en, un en, en changeant d'adresse, ça vient à ce que tu disais aussi. Est-ce que le kilométrage pour se rendre au travail a changé? Euh, si au lieu de prendre 25 km pour te rendre au travail, tu as décidé de déménager puis te rapprocher du bureau et ça t'en prend seulement 10, bien ça, c'est un, un incitatif pour appeler ton assureur et dire, écoute, je fais moins de kilométrage. Et qui dit moins de kilométrage dit rabais. Ouais. Ça, c'est la première chose. Euh, Aujourd'hui, les assureurs vont... Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, euh, les assureurs vont prendre en considération, vont donner des rabais par rapport à ton occupation. Bien entendu, le rabais, si euh, tu travailles dans un bureau comme comptable, ce ne sera pas le même que si tu travailles euh, dans un, un épicerie. Donc, les rabais vont être différents. Si on change de travail durant l'année, c'est une belle opportunité, une belle occasion d'aviser ton, euh, ton assureur, parce que tu pourrais avoir droit à des rabais professionnels euh, que tu n'aurais pas normalement. Et même à la limite, si tu as pris ta retraite durant l'année, ben, ça va être aussi un, un, un rabais supplémentaire que l'assureur va te donner. Euh, généralement, un retraité va avoir une prime plus compétitive que quelqu'un qui est en emploi, et non seulement dû au kilométrage annuel parcouru, mais vraiment du fait qu'il est retraité. C'est okay. comme ça. Okay. Euh, le troisième point, comme tu disais, est-ce que le véhicule est utilisé pour le travail Dans le courant de l'année, tes fonctions ont changé euh, et, et ton, ton employeur te demande d'aller voir des clients, c'est important de le mentionner à ton assureur aussi. Et à l'opposé, si tu t'en sers moins pour aller voir des clients, c'est aussi bon de le mentionner. Euh, L'autre chose, est-ce que le véhicule va être utilisé à l'extérieur du Québec? On ne pense pas souvent, on part, on va faire nos. Euh, euh, on va euh, en vacances en Floride ou peu importe. On prend le véhicule, on s'en va là. Généralement, les assureurs vont tolérer sans, euh, sans appliquer de conditions jusqu'à 30 jours consécutifs euh, de visite à l'extérieur du Québec. Okay. Par contre, si. Comme on l'a vu dans les dernières années, il y a eu une grande migration des travailleurs québécois vers l'Alberta euh, pour, pour les raisons qu'on connaît au niveau du, du pétrole. Ben, les gens passaient presque 3, 4, 5, 6 mois d'affilée à l'extérieur du Québec. Donc, bien entendu, c'est important d'aviser notre assureur de ça et de l'aviser quand, de, de quand on revient aussi pour des raisons de, de primes, simplement. Quand on passe plus que 30 jours à l'extérieur du Québec, toujours consécutifs, L'assureur va appliquer une petite surprime pour les risques supplémentaires que ça peut encourager. Ouais, Surtout que les règles ne sont pas nécessairement pareilles partout. Il ouais. euh, faut aussi regarder le montant de la prime. Comme si tu vas aux États-Unis, souvent, il faut que tu aies une couverture euh, civile plus haute, je pense. Ou même en Ontario, ils n'ont pas les mêmes nécessairement euh, lois et couvertures que nous autres. Fait qu il faut faire attention aussi de combien de temps tu passes à, à l'extérieur, je pense. aussi. Hein. Effectivement, les facteurs de de d'exposition au risque sont vraiment différents. On a les dommages corporels dans certaines provinces euh, qui sont récupérables via les, les, les polices d'assurance des conducteurs ou des propriétaires du véhicule, euh, ainsi que les dommages matériels. Au Québec, on a euh, ce qu'on appelle communément le no-fault ou la Convention d'indemnisation directe, qui fait en sorte que c'est notre assureur qui paye pour nos dommages et les dommages corporels sont payés par la SAC, la SAAQ. Mm -hmm. Donc, euh, alors que dans d'autres provinces, c'est le même concept et ça n'applique pas. Ce qui fait qu'un accident qui peut nous paraître banal peut coûter des dizaines de milliers de dollars en dommages corporels à une tierce partie si on est responsable de cet accident-là. C'est ça. Okay. Donc, c'est important de le mentionner. Euh, admettons que le, le point numéro 6, est-ce qu'on a un nouveau conducteur sur le véhicule? On a l'ado qui vient tout juste d'avoir son permis. On a une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint qui va prendre notre véhicule. C'est important de le mentionner à l'assureur. Euh, si le nouveau conjoint en question a une suspension de permis ou a perdu plusieurs points ou a des accidents, c'est important de le mentionner. Comme ça, si jamais il arrive un incident où c'est le conjoint ou la conjointe qui est au volant du véhicule ou l'ado, à ce moment-là, l'assureur ne pose pas de questions, est au courant des faits, paie la réclamation puis tout le monde est heureux. Ça, c'est le point numéro 6. OK. Euh, à cette période-ci de l'année, on le voit beaucoup moins, mais on en a parlé un peu plus tôt cette année. Est-ce que le véhicule a été modifié? Euh, même si le renouvellement se passe en hiver, est-ce qu'on va modifier notre véhicule euh, durant l'été? Euh, on a ajouté des suspensions, des mugs, le système de son, quoi que ça, c'est de plus, moins fréquent que ça l'était. Mais on va parler de modifications de toutes toutes sortes sur le véhicule, mais c'est important aussi de le mentionner à l'assureur, parce que si, justement, il y arrivait un incident, on veut être certain que ces modifications-là soient couvertes euh, si l'assureur n'est pas, pas au courant de, de, de, des modifications, des altérations qui ont été apportées au véhicule euh, advenant une perte responsable ou un vol. vous pourrait très bien dire qu'il n'était pas avisé, donc il n'y a pas à payer pour ces dommages-là. OK. Oui, c'est clair. Si tu as rajouté, je ne sais pas, 5-6 000 de... De Gugus après ton auto, un kit de jupe et modifications, puis tout ça, euh, faut, que tu, faut, que, tiens, faut que tu le dises. Sinon, c'est comme si tu as pour 100 000 de bijoux dans ta maison, ça serait bon que tu dises à ton assureur que, que tu as ça. Viens-tu te comparer ouais. un kit de jupe cheap avec un coffre à bijoux? Ben, ouais. OK. <rire> c'est pas, par, pas par pareil. pareil. Pour, pour le, le gars qui veut un pire. kit de jupe après, après son auto, c'est la même chose peut-être la clientèle cible d'un <rire> véhicule. Peut-être. Mais euh, tu parles de modifications, de jupes, de choses comme ça. C'est-tu ce que je vois de plus en plus aujourd'hui dans les modifications? C'est les Jeeps. Ouais. Euh, on pourrait peut-être en parler plus tard, mais euh, c'est actuellement, c'est <coughs> les véhicules qui, euh, que je vois qui sont les plus modifiés actuellement. C'est une mode, mais euh, c'est ce qu'on voit le plus. Donc, c'est pas juste des véhicules euh, de haute performance. On parle vraiment de, de Jeeps souvent dans ce cas-ci. Ouais. Beaucoup, beaucoup qui tournent autour d'ici l'été ça, ça s'en va dans le fin fond du bois mais on les voit passer, je ne suis même pas sûr s'ils vont au travail des vitres mm. absolument Puis, pour en avoir eu un euh, mettre 5, 6, 7, 8 000 de modifications et d'ajouts sur un Jeep c'est facile oh, ça va vite, n'importe quoi ça va vite oui absolument ouais. donc l'autre euh, point c'est le remisage du véhicule Euh, on ne pense pas souvent à, à aviser notre, notre assureur que le véhicule est remisé. Donc, Justement, voit, tu appris... viens de me le faire penser. <rire> T'as-tu remisé ton auto, bien. Martin, puis t'as oublié d'appeler ton assureur? J'ai remisé mon Rambler pour l'hiver, puis là, je n'ai pas appelé mon assureur. Bon, tu veux Benoît va te taper ah. ses doigts. Oui. Ah, euh, non, écoute, ben, ça fait juste des crédits de moins donner. donc au bout de la ligne, pour moi, ça ne me dérange pas. C'est toi qui perds des crédits. Oui. Ah, <rire> <rires> Mais euh, non, effectivement, c'est des crédits quand même assez importants. Euh, les suspensions garanties en chapitre B2, donc Collision, entre autres, euh, vont, vont donner euh, des, des, des rabais. On ne peut pas appeler ça des rabais. C'est vraiment un crédit sur la prime qui peut être, euh, qui peut être important. Puis bon, nécessairement, aussitôt qu'on le remet sur la route, c'est important de le mentionner euh, à notre courtier. Quoique la majorité du temps, quand on est véhicule, est déremisé. Nous, en, si je parle personnellement comme courtier, je mets un déremisage automatique au 15 avril. Oui. Donc, même si euh, Martin t'oublie de m'appeler au déremisage de ton véhicule, ben, automatiquement, il va l'être au 15 avril parce que généralement, on est capable de rouler avec nos véhicules sur la route euh, sécuritairement à partir de cette date-là. OK. Fait que si tu n'en parles pas, si tu ne dis pas « je veux que ça soit fait à telle date », c'est fait pour toi automatiquement. C'est ce que je fais personnellement, okay. puis euh, je peux t'avouer que ça, ça a servi dans plusieurs situations parce que, justement, le client m'appelait le, le, le 30 avril ou en début mai pour me dire hey, « Écoute, Benoît, j'ai oublié de t'appeler, ça fait une semaine que je roule avec mon véhicule. » Donc, l'avantage, okay. je de lui dire « Non, regarde, faites-en pas, ça fait déjà deux semaines qu'il est déremisé, tu es en toute légalité, en toute conformité avec l'assureur, il n'y a pas de problème. » OK, c'est bon chose à faire. Et euh, pour terminer, euh, si vous avez eu des infractions durant l'année, on ne parle pas d'un biais d'infraction, un ticket de stop ou de euh, vitesse. Je ne vous dis pas de ne pas le déclarer, sauf que ça va avoir peu d'impact. Par contre, si vous avez eu une infraction majeure, une infraction criminelle, ça va vraiment être important de le mentionner parce que à la base, dans le contrat d'assurance, dans les conditions générales, Euh, l'assuré, le conducteur a l'obligation de déclarer à son assureur tout ce qui pourrait faire en sorte que les, les, les conditions de couverture pourraient être changées. Donc, euh, <coughs> j'ai justement parlé avec euh, un, un futur client il y a deux semaines qui me disait, écoute Benoît, je, moi je me suis fait prendre pour la boisson, j'ai été reconnu coupa coupable, mon permis est actuellement suspendu, mais je n'ai pas appelé mon assureur pour lui dire parce que je sais qu'il va, qu va annuler mes assurances. Ça, c'est la pire chose à faire parce que si lui, s'en rend compte, c'est certain que la police va être annulée puis c'est certain qu'il ne sera jamais réassuré par le même assureur pour justement une omission euh, de déclarer des faits qui pourraient être importants. OK, oh, c'est un fait. Il y a, il y a plus, sûrement plusieurs, plusieurs petites choses. J'imagine euh, l'alcool, si tu Un billet pour euh, conduite euh, extrême haute vitesse ou quelque chose comme ça, faut que tu le mentionnes aussi, j'imagine. C'est plus un petit billet d'infraction, c'est rendu quelque chose de plus sérieux. Si tu euh, dans ce cas-là, j'imagine qu'il faut le déclarer ça aussi. Effectivement, dès que euh, le conducteur va se faire prendre pour une infraction majeure, comme tu le disais, une grande vitesse. Euh, un, ça peut être un délit de fuite, ça peut être euh, un On y pense rarement, mais euh, dépasser un autobus scolaire, euh, c'est neuf points de démérite. Hein. Non, Oui, ouais, c'est faites attention. Exactement. Donc, bien entendu, ça c'est dans la bonne pratique qu'on devrait le faire. On s'attend à ce moment-là que l'assureur prenne des, des démarches en, en fonction de ça. Donc, on parle généralement euh, d'une hausse de prime. Sauf que c'est mieux de payer un peu plus cher de prime là que d'avoir un sinistre de plusieurs milliers de dollars, puis que l'assureur dise ben finalement, vu que tu ne nous as pas déclaré ça, on va payer la, la, la perte en fonction de ce que tu aurais dû payer comme prime, ce qui est l'article 2411 au Code civil, là, je vais sans rentrer dans les détails, mais j'ai vu des, des réclamations où le, le conducteur a été pénalisé de plusieurs milliers de dollars parce qu'il avait omis de déclarer ces informations-là. Mmh. Euh, donc, euh, en gros, c'est un peu ça. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Bien entendu, si on est un bon conducteur, on fait attention et euh, on, on, on est sage dans notre conduite, il va y avoir beaucoup plus d'aspects positifs que de négatifs. Et tout le monde s'en gagner à ce moment-là. Oui, c'est un fait. C'est un peu... Je suis revenu parce que je t'ai vu poster ça sur Facebook cette semaine. C'était assez savoureux ce que la SAQ a mis sur Twitter hein, une photo d'une voiture qui a embouti un autobus. Puis euh, la SAQ dit dans son message, cette, cette, cette dame textait en conduisant. Puis la l'affiche la, qu'il y a dans le derrière de l'autobus c'est à deux doigts de la mort. Puis c'est une affiche contre le le texte le textage au volant. J'ai trouvé que c'était assez savoureux. Ça montre que la personne qui gère un, le compte Twitter de la SAQ a quand même un petit sens de l'humour. Oui, absolument. Ben puis. Ce qui est le pire, c'est que c'est une réalité qu'on voit encore euh, malheureusement fréquemment là. Ouais, ouais. Mm -hmm. Cellulaire au volant, euh, ah. le, le texte, le textage, c'est. On envoie toute la journée. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment un peu bizarre. Puis c'est drôle, c'est la première fois que je voyais ça là. Peut-être parce que je fais pas nécessairement beaucoup, beaucoup de routes, euh, mais j'ai monté, euh, j'ai monté assez loin. <rire> Assez loin. Euh, est, la semaine passée, je suis monté jusqu'à jusqu Stratford. Euh, c'est passé euh, Drummond, Victoriaville, dans ce coin-là. Là. Puis, euh, un moment donné, à, dans un, une petite place qui s'appelle Melbourne, il y a un... Oui, on a un Melbourne au Québec, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, ah. J'ai pas vu de kangourou, pardon. Mais euh, il y a une un place, c'est marqué Alt, « Alte pour texter ». Fait il y a vraiment oui. une halte, tout ce que tu dises, mais si tu sais si ça te démange tellement que ça, puis tu veux texter, ben arrête ici puis texte. Ben, finalement c'est une halte avec un, il euh, y avait un restaurant, puis il y avait un dépanneur, puis une station d'essence, tu sais. Mais tu sais c'est l'halte, pour texter. Oui, ben écoute ça fait pas tellement longtemps que ça existe, ça, on parle de quelques mois seulement. C'est euh, le ministre politique, le ministre des Transports, qui avait inauguré ça en grande pompe, là, disant que c'était justement euh, une grande nouveauté, puis que c'était pour être utilisé par des milliers et des milliers d'automobilistes au Québec. OK. Il n'y avait pas des milliers de personnes quand je suis passé, peut-être parce que c'est loin aussi, mais je, je peux <rire> voir, là, ben, si tu es obligé de dire au monde, regarde, si tu veux texter, tu peux faire ça ici. Là. Je pense que c'est un peu bizarre. Là. On peut arrêter dans n'importe quelle halte pour, pour texter, pas obligé qu'on se le fasse dire, mais c'est mieux ça que tester sa route fait que j'ai trouvé ça intéressant j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça drôle de voir euh, la petite pancarte avec euh, tu sais des signaux euh, signaux de de comme de réseau Wi-Fi ou quelque chose comme ça qui t'sais, t'sais, tu sais c'est super texti l'expérience c'est pas tout le monde qui réfléchit en conduisant Non, puis texter en conduisant quand t'es pas capable de réfléchir, c'est encore, c'est encore pire. Pire. Hein? Ouais, c'est comme euh, on en parlait il y a quelques semaines, l'alcool au volant. Le temps des fêtes, s'en vient, hein, Faites attention. Oh, euh, c'est le temps des champions. Ouais, je regardais l'hebdo de Valleyfield qui disait euh, cinq personnes avaient été arrêtées pour euh, faculté affaiblie. Euh, je pense c'est la fin de semaine passée, quelque chose comme ça. Je, je peux pas croire qu'en 2015, il y a du monde qui conduise encore pacté. Écoute, sans, ah, sans oui. prendre la défense de personne. Euh, Tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont se faire prendre en conduite avec faculté affaiblie, mais sans nécessairement que ce soit tout le temps du double et du triple de la limite, l'alcool permise. Non, non, non, c'est très. ça ne prend pas grand-chose, là. Euh, mais quand même, on devrait être tellement prudent, justement, à cause que les limites sont basses, qu'on ne devrait pas prendre de chance. Puis, tu sais, il y a des outils pour savoir si. Euh, t'es, t'as, trop bu, t'as pas trop bu, là. Je veux dire, il y, y a des choses qui se vendent, que tu peux traîner avec toi. Il y a souvent des restaurants, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont des machines qui peuvent te dire si euh, t'as trop bu ou pas. T'sais, prenez avantage de ces, de ces choses-là au lieu de prendre une chance. Si vous pensez que vous avez peut-être trop bu, ben, vous avez pas probablement tôt. trop bu. Oui. Mais je peux comprendre qu'à un moment donné, on est rendu au point où ce qu'on se pense invincible puis on se dit « ben non, je suis correct, j'ai pas de problème, mais on va pas loin ouais, ouais, ». c'est mais... ça. Prendre huit cafés en passant le temps pour tourner en rond en attendant de partir, mais il y en a qui finissent par se tanner aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est pas huit cafés qui t'aideront pas, c'est le temps. Non, non, c'est le temps de tourner en rond. Là. Je ouais, parle de ça. prendre huit cafés pour dégriser, je parle de prendre huit cafés pour passer le temps. Oui, c'est ça. Parce que le corps élimine un certain nombre d'alcool à l'heure, puis il va pas plus vite parce que, parce que tu es pressé. Donc faites attention à, à vous, là, je le sais, c'est dans quelques semaines, c'est Noël et tout ça. Arrangez-vous que ce ne soit pas votre dernier, puis arrangez-vous encore plus pour que ça ne soit pas le dernier de quelqu'un d'autre à cause de vous. Si je peux me permettre, euh, Luc, l'opération des rouges. C'est oui. super important. Puis euh, pour l'avoir fait comme bénévole pendant quelques années, euh, on entre dans la semaine la plus occupée. Donc, euh, ouais. si les gens ont l'intention d'utiliser les services de Nez Rouge, ça fait drôle à dire, mais il faut penser à les appeler à l'avance si on ne veut pas les attendre. Comme, comme Martin disait, prendre huit cafés pour passer le temps. Là. Mais euh, souvent, appeler Nez Rouge dans la région de Montréal, entre autres, peut avoir un délai jusqu'à une heure, une heure et demie. Ouais, c'est ça. Fait faut se préparer, faut pas dire ah ben, je veux partir dans 15 minutes, mais appelez-là là, appelez-les une heure avant de partir, puis au pire vous aurez peut-être un peu de temps à attendre pareil là. Mais ils vont venir vous chercher, c'est des gens très compétents qui ont pas bu d'alcool et puis euh, ils vont vous ramener chez vous euh, tu sais euh sains et saufs sans tuer personne en s'en allant. Et puis il euh, y a ça puis j'ai vu passer quelque chose sur Twitter aujourd'hui, ça ça ça aurait l'air que le CA Québec raccompagne aussi. Fait... Quand tu as, as une carte CA, tu as droit à deux raccompagnements par année. Bon. À la remarqueuse? Oui, oui, absolument. Tu as, as le remarqueur qui vient, bon. accroche ton véhicule, t'embarques en avant et te ramène chez vous. Bon. Ça aussi, c'est un une autre chose. Puis même, si vous êtes dans sec certains secteurs de, du Québec, je pense que c'est surtout à Montréal, peut-être un peu rive-sud. Euh, Euh, Proches, peut-être longueuil, brassard, des choses comme ça. Il y a L'Avec euh, où euh, Martin Archambault, euh, bon, dont Martin Archambault fait partie, qui euh, a parti une, euh, un, un raccompagnement. Donc, ils font partie de l'Opération des Rouges, puis eux autres font des raccompagnements en voiture électrique. Donc euh, c'est quand même une belle initiative là, parce que il y a beaucoup de. c'est souvent pas des grands trajets euh, des choses comme ça. Fait que faire ça en, en voiture électrique, c'est hyper brillant. Là. Ils font pour le prix du gaz. Et ça, ils le font pour le prix du gaz. Donc, Je, je salue l'initiative de, de la gang de, de l'Avec et ceux qui ont organisé ça. C'est une, une très, très belle initiative. Mais c'est ça, il y a des services. Au pire, il y a des taxis. Au pire, il y a quelqu'un qui n'aime pas boire, comme moi, dans un party. Donc, en euh, un, quelque part, faut en profiter. C'est ça, qui peut vous ramener. Euh, donc, so, soyez prudents. Ça serait vraiment plate d'avoir cette tâche-là sur votre... Sur votre dossier, comme quoi vous avez ouais, tué quelqu'un. Quand quelqu on parle d'une tâche, un. c'est une vraie tâche. Puis pas besoin d'avoir tué quelqu'un. Juste cette fête collée, c'est déjà une bonne tâche. Ouais, ça peut, ça paraît mal dans, dans bien des cas. C'est un dossier criminel tuer quelqu'un ouais. ou pas, c'est un dossier criminel. Essayer d'aller aux États-Unis après ça, essayer d'avoir un emploi dans certaines sphères de, de la société aussi, ça, ça peut être compliqué. Donc, prenez, prenez, prenez donc pas de chance. Euh, non, j'ai pas bu, je vous jure. Et puis, <rire> j'ai de la misère à prononcer, mais j'ai pas vu. Donc, euh, puis revenez-nous, Ben euh, après le temps des fêtes, on va se faire un plaisir de, de vous Casser les oreilles pour une autre année. Donc, merci, euh, Benoît. Y avait-tu d'autres choses? Y a-tu euh, quelque chose de spécial? Non, c'est pas mal ça. Non, fait. je dirais qu'on a pas mal, mal fait le tour de la question. Super. Euh, moi, je vais vous parler de mon essai, de la Hyundai Genesis Coupé, le Genesis Coupe. J'ai essayé les deux euh, cette année. Je vous parlerai de la Genesis Berline euh, un autre moment donné. C'est euh, une voiture que j'ai beaucoup appréciée. Euh, C'est du, du luxe. je Ce c'est pas la première génération de la Genesis Berlin que j'ai essayé aussi. Euh, c'est vraiment la, la toute dernière. La technologie est là, le confort est là. Les, les Coréens sont en train de vraiment prendre leur place dans le domaine de la voiture de luxe. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. La Genesis Coupe, c'est une voiture que, bon, elle, elle me fait de l'œil depuis un petit bout de temps. Là. Ça fait un petit bout de temps qu'elle qu est sortie. Elle a remplacé je ne sais pas si vous vous rappelez de la Hyundai Tiburon, euh, qui était... Euh... Ouais, ben pour en avoir une, on s'entend que ça n'a pas grand-chose en commun. Ben non, mais c'est quand même la remplaçante, mais la, la Genesis ouais, est plus grosse, est... C'est un peu plus sportif que la Tiburon était là, quand même. La, la descendante spirituelle maintenant. Oui, c'est ça. C est, c est... Ils, ont, ils ont enlevé la Tiburon pour amener la Genesis, mais on s'entend que ce n'est pas la même grosseur de voiture. Ce n'est pas la même, euh, la même puissance non plus. Ah, là, okay, déjà... La Tiburon avait déjà remplacé la Scoop. Il y avait déjà des années-lumière une de l'autre. Oui, c'est ça. ça. Ça reste que ça s'est toujours amélioré. <rire> euh, donc, c'est ça. La, la Genesis coupée, Euh, bon, et là, déjà depuis un certain temps, là, c'est pas, euh, pas une, une, une nouvelle venue. Euh, de l'extérieur, j'ai trouvé, bon, en 2013, ils ont refait un peu l'extérieur et ont changé des phares pour des phares HID, donc des phares haute intensité avec euh, des fausses trappes d'air sur le capot. Euh, c'est sûr que c'est pas fonctionnel, puis quand on s'approche, c'est deux morceaux de plastique collés sur le capot, là. Pas Mais, un char qui donne vraiment dans la discrétion non lieu. Non, c'est quand même assez agressif. Ça a quand même une allure assez. Euh, je veux dire, c'est joli. C'est une belle voiture. J'ai toujours trouvé que c'est une voiture qui avait une certaine allure. Euh, bien, les lignes sont les lignes sont jolies. Je veux dire, c'est quand même assez agressif. Euh, ce qui est un peu drôle, c'est que tout le monde compare la Genesis coupée avec les Mustang, Camaro et Challenger de ce monde. Même euh, si je me rappelle bien, il y a quelques années, elle avait gagné. Euh, dans, dans la, le comparatif de ces quatre-là, c'est la Genesis coupée qui avait fini première. » en avant de la Mustang, puis après ça, c'était Camaro, puis le Challenger euh, traînait de la patte. Là. Euh, Challenger, c'est un bateau. Oui, c'est un, un bateau, mais ça reste quand même celui qui est le plus proche de ce qu'un muscle car était dans le temps. C'était un bateau. C'est ça, c'était un bateau. Donc, ça, ça a gardé pas mal le même look et tout ça. Donc, la, la Genesis, qui, qui tire quand même bien euh, son épingle du jeu là, dans cette catégorie-là, euh, il y a... Plus... C'est pas vraiment la même clientèle, par exemple. C'est pas la même clientèle, mais Mustang, ça reste... Demain matin, mon oncle s'en va s'acheter une Mustang, il reviendra pas avec une Genesis parce qu'il est magasiné, c'est pas vrai. Non, non, c'est ça. Il y a plus de chances de revenir avec une Camaro que de revenir avec une Genesis. Ça, c'est un fait. Mais on est peut-être plus... Euh, enclin à attirer la clientèle plus jeune, par exemple. C'est plus... Euh, on parle plus... Oui, c'est ça. Mais on parle plus... Camaro, Mustang, c'est baby boomer ou personne, c'est quarantaine, fin trentaine, quarantaine, cinquantaine. La Genesis va peut-être être capable d'aller chercher des, euh, des gens mi à mi-vingtaine, aller jusqu'à à fin une trentaine, Laval, si. <rire> si tu <le> dis. <rire> Mais euh, c'est ça. C'est une voiture, par exemple, qui, comme je disais, attire bien son épingle du jeu. On a quand même euh, modifié sensiblement autre choses. Il n'y a plus de moteur 4 cylindres turbo dans la Genesis. Maintenant, c'est seulement le V6 euh, qui, euh, qui est disponible euh, J'ai vraiment pas grand-chose à dire sur l'extérieur. Je, je trouve quand même que c'est une voiture qui est jolie. C'est une voiture qui a de la gueule. Euh, c'est une voiture tu sais, qui, a, qui a un beau look. Euh, J'aime bien le fait qu'elle ait rajouté les... Euh, je la trouvais vraiment tout nu, si je peux dire, euh, avant qu'il commence à mettre ses fausses ces fausses prises d'air là sur le capot je trouve que ça y a donné une deuxième vie ça y a donné un look un peu plus agressif elle a habillé un peu c'est ça parce que ça avait l'air un peu plain, si je peux dire ça avait l'air un peu ordinaire ça ça sortait pas nécessairement du lot avec la refonte là, la, la, la la la grille en avant qui est assez euh, qui est assez imposante les phares sont assez imposants euh, les, les, euh, les, phares les les les phares anti brouillard les les mon fausses prises d'air sur le capot et tout ça ça y donne quand même une allure beaucoup plus agressive beaucoup plus sportive Euh, là où j'ai un peu plus de misère avec le Genesis, c'est à l'intérieur. Puis c'est pas que c'est pas beau. Les sièges sont super beaux avec des coutures rouges. Bon, dépendant des modèles. Moi, j'avais le modèle le plus haut de gamme. Là. Euh, des coutures évidemment. rouges sur le volant, ouais c'est ça évidemment. Les coutures sur les sièges. Euh, l'intérieur est bien fini. C'est surtout le système de divertissement qui, euh, qui demanderait à être grandement amélioré. Euh, on voit que c'est une voiture qui commence à, à dater. C'est un système vraiment de divertissement qui daterait. Il est, il est unique à, à, à, à celle-là. Ou ouais, c'est ouais, le même que sur les autres Hyundai? Peut-être que les Hyundai de base auraient ce système-là. Puis encore là, je ne suis même pas certain. Euh, tu sais, quand tu vas dans le plus monochrome. Le que... sport haut de gamme, on s'en va mettre le plus petit système qu'on a. Puis... Okay. Ben, pas, pas, non, mais ce n'est pas, pas le fait qu'on a décidé d'eux, c'est le fait que. Tu sais, C'est une voiture qui date de quoi la, la, la Genesis oh, ça, 2009. Ça à, tu sais, à faire son âge. Fait que le système audio a pas été vraiment revampé depuis la sortie originale. Fait que oui, on refait l'extérieur, oui, on retravaillait un peu l'intérieur, mais le système audio a pas Euh, passer pas dans le tordeur comme on pourrait dire, il s'est pas fait, il s'est pas fait refroidir. on s'entend, c'est un, c'est un peu le même principe. À part peut-être pour la la Mustang là, qui est un cas à part, mais c'est c'est un auto, c'est pas des chiffres de vente mirabolants. Là, on s'entend qu'ils doivent en vendre deux si c'est pas trois sedans pour une coupée. Ben encore là, puis le, le sedan puis le coupé c'est même pas la même affaire là c'est on parle c'est pas la même clientèle c'est pas la même c'est même pas la, je suis même pas sûr que la plateforme est pareille c'est euh... vraiment le nom qui est, qui est, qui est partagé puis ben, ça ça plus va plus probablement plus changer comme Lexus là ouais bon, c'est ça Genesis va être sa propre marque maintenant donc il y aura plus de Hyundai Genesis ça va être une Genesis quelque chose là, comme la la Hyundai Genesis présentement ça va s'appeler la G80 je me rappelle bien Est-ce que le coupé va rester? D'après moi, non. C'était probablement d'un plan de Hyundai de peut-être pas renouveler le modèle. Ou ça va être... Elle va, elle va rentrer dans va, la gamme Genesis où ils vont ramener ça quand va changer même... complètement ou, ou C'est ça. Ou changer de nom. Ou ils vont-tu ramener quelque chose plus... Euh, comme la, Plus comme la Tiburon était. Une petite voiture sport, mais donner plus de puissance. La faire vraiment comme... Une voiture qui peut compétitionner, compétitionner avec, euh, je ne sais pas, une FRS, peut-être, euh, une super UBRZ, quelque chose comme ça, ça pourrait ouais, faire bah, du là, bien. Je ne parle quand même pas de l'une original pour autant. Hein. Non, On non, non, pas non. traction avant, montée sur une plateforme de l'Antra, il n'y avait rien pour ce que c'était là. Non, je parle en grosseur de, de voiture. Je ne parle pas de, de, de ce que c'était, parce que. T'sais, finalement, c'était pas tellement mieux qu'une sonata une Tiburon. Là. Pas une sonata, mais une, une Elantra une Tiburon. C'est un Elantra quoi. coupé qui cogne dur. C'était dur ça sert en arrière. C'était pas mal la seule différence. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais la, la Genesis, c'est une, une bonne voiture en tant que telle. J'ai eu du plaisir à la conduire. Je trouvais que c'était nerveux. Euh, le V6 a un, un, un beau son. T'sais. Puis là, on parle d'un V6 de 3.8 litres qui donne 348 chevaux puis 295 litres de coupe. Là. Fait que t'sais, ça, ça, ça, ça, ça se traîne très bien. Euh, moi, j'avais une transmission manuelle à 6 vitesses. Euh, c'est une propulsion, donc c'est les arrière qui poussent. Ou une vraie manuelle. Euh, puis elle est disponible avec une transmission automatique à 8 vitesses, si vous voulez, puis il y a un mode, euh, il y a un mode manuel. Là, mais ça, c'est des options. Euh, comme je disais, l'intérieur, tout est bien fini. Moi, c'est vraiment juste le, le système audio puis les cadrans qui, euh, qui ont l'air un peu vieillots. Même le, le, les cadrans sont quand même pas super. C'est vraiment le système audio qui... Euh, J'ai trouvé un peu, un, un, un peu vieux, un peu en déclin. Euh, mais ça fait le travail. J'ai été capable de, de, de rattacher mon téléphone en Bluetooth et tout ça. Pis ça fait tout ce que ça a besoin de faire. Ça, ça joue de la musique euh, par flux continu par le Bluetooth et tout ça. C'est juste pas beau à travailler. Tu n'as pas, pas un écran tactile où tu peux faire okay, tes chats. On s'entend, là. Toi, parce que t'en passes beaucoup. tu c'est presque tout presque toute vue, t'as presque tout fait le tour. Quelqu'un qui ne se porte pas vraiment attention et qui n'est pas au courant des tendances ne verra peut-être même pas de différence. Non, mais tu sais, tu peux pas avoir de navigation. Tu as, as quand même des choses que tu ah. n'as pas, tu sais. Pour fait... un auto, quand même, ça ne doit pas être la, la, la plus donnée non plus. Là. Non, ben ça part à peu près à 30 000. J'étais justement sur le site de Hyundai, là, je peux vous dire, à peu près... Euh, les, les prix là, sont c'est ironique de penser combien Hyundai euh, au départ c'est des autos qui viennent équipées pour pas cher, quand on est au-dessus de 30 000 on a toujours pas de navigation on est à, 20, à 24 500 là, pour le prix justement, de base justement du fait qu'ils veulent amener ça vers la marque Genesis est-ce qu'ils veulent pas se garder l'opportunité d'un upgrade quand même assez important pour, de, pour compétitionner par exemple avec ce qui était la G37? Peut-être On sait, ne on sait pas où -ce ils ce qu'ils s'en vont avec ça. Ils vont en fait style, il y avait une parenté. Oui, peut-être que oui, ils vont s'en aller avec une voiture sport plus, plus haut de gamme. Peut-être qu'on est des mais, gérants d'estrade aussi. On est sûrement des gérants d'estrade. Mais est-ce qu'ils vont refaire quelque chose pour le grand public aussi sur la marque Hyundai? Euh, ils ont le Veloster, mais le Veloster, ce n'est pas une voiture Veloster, sport. Le Veloster, c'est plus proche de ce qu'était un petit buron. Oui, mais ça... Pour être ouais. franc. Ouais, C'est plus proche, philosophiquement, c'est beaucoup plus proche d'un petit buron que ce qu'une Genesis peut like. Oui, ça a de la gueule, c'est pas hyper maniable, c'est pas hyper puissant. Le buron me faisait penser aux dernières silicates. Ça prétendait beaucoup plus que ce que ça faisait. Oui, c'est ça. Le Veloster est un peu ça aussi. C'est pas. À part la version de avec des trous partout. Oui, mais. Tu sais, le modèle turbo, c'est le fun. Là. Ça a 200 chevaux, puis ça, ça, t'sais, ça, ça se déplace Kio, quand même. Là, un peu. On dirait ouais. qu'il était attaqué par quelqu'un qui avait une hache. <rire> peut-être en arrière. Il y a des ouais, trous hein. partout, ce char-là. Il y a des trappes d'air partout. Je sais bien que c'est des fosses, là, mais quand même. Ouais, c'est ça. Je sûr, dirais ouais. vraiment que quelqu'un s'en est donné à cœur joie avec une hache dedans. Ouais, peut-être. C'est peut-être ouais. ce qui s'est passé aussi. Mais non, moi, je trouve que c'est quand même une belle voiture. Mais c'est ça. Si on revient à Genesis, Kio là... Ouais. son genre? Ouais. <rire> la le modèle manuel puis là, je rappelle il y a plus de quatre cylindres là le de base manuel comme je disais c'est 29 499 donc 24, 29 500 puis le plus équipé euh, le 3.8 GT Avec une transmission automatique, on parle de 38 900. Fait Il y a 10 000 de différence à peu près entre les deux. Euh, la version manuelle est 37 200, j'arrondis. Donc, euh, c'est ça. Ça commence à faire cher, 40 000, par exemple, pour le modèle tout équipé. Là. Quand tu dis que tu n'as pas de navigation, euh, sais t's, c'est pas aussi bien fini... Que bien des choses que tu peux avoir à, à, 40, à, à ce prix-là. À 40 000, tu commences à avoir pas mal de choix. Là. Fait tu commences que, à jouer dans une braquette où il y a beaucoup de monde. C'est ça. J'imagine, mais là, tu sais, des freins Brembo, des choses comme ça, c'est quand même bien ouais, équipé. C'est un auto qui est quand même, c est, c est, on s'entend. C'est un auto qui est en fin de vie. Oui, c'est ça. C'est pas ça. Le, le modèle, c'est pas le nouveau modèle. C'est le modèle qui, euh, qui probablement est en attente de se faire remplacer par quelque chose d'autre. Euh, peut-être chez Genesis là. Non, je pense pas mourir, je pense qu'ils vont vraiment rester dans le créneau mais ça va être ça va être quelque chose d'autre. J'imagine dans leur gamme Genesis ils vont vouloir faire comme un euh, de sport de gamme ou quelque chose. Ouais, tu sais comme un peu comme Infinity peut faire puis euh, comme comme d'autres peuvent faire comme chez Infinity Lexus. Faire. <rire> comme Infinity peut faire. Euh, <rire> mais ça va être dur de battre Infinity parce que les dernières voitures qu'Infinity a sorties, ça ça a de la gueule pas à peu près là. Euh, ouais. Donc, j'ai hâte de voir ça aussi. Il y a un coupé, euh, il y a un coupé aussi euh, Genesis euh, chez Infiniti qui s'en vient là. Euh je me rappelle pas c'est quoi son sa, sa nomenclature parce que les les chiffres avec des lettres je je tripe pas là mais non, ça, euh... les les les sous alphabet ouais c'est ça je pense à, je suis pas sûr c'est pas à Q60 quelque chose comme ça qui va être un coupé basé sur la Q50 ah moi oui, moi ouais mais ça, en tout cas ça ça ça a vraiment de la gueule des Z des X euh... fait que ça va être dur à, ça va être dur à battre là. mais la la Genesis je l'ai je l'ai bien aimé euh, j'ai juste un peu de misère à voir euh, le, le public cible maintenant, aujourd'hui, là, à, à, à, presque, à 40 000 là, décider d'aller chercher ça, je, je sais pas si, si moi, je serais partant. J'ai eu du fun à conduire l'auto toute la semaine, là. je veux dire, les accélérations sont super intéressantes. La voiture, elle, elle, elle se, contrôle super bien. Elle est nerveuse, quand tu, tu vas faire un 0-100, là. Ça niaise pas, là. Ça décolle. Euh, c'est pas une désirée de craindre, mais c'est le faire avec d'autres véhicules à 40 000. Oui, c'est ça. Mais ça reste que, euh, tu sais, j'ai conduit ça, j'ai conduit la Mustang, j'ai conduit, tu sais, puis je me suis, même la, la Mustang V8, j'ai trouvé super intéressante, mais la, la Genesis avait quelque chose dans l'accélération que je n'avais pas nécessairement vu dans d'autres choses, tu sais, de récent, fait que je me suis dit, il y a quelque chose là, tu sais, c'est une voiture qui est quand même intéressante, qui donne des bonnes sensations de conduite. Mais si on regarde le, le si je peux utiliser le terme, le package, tu sais, l'ensemble, je trouve qu'il qu manque peut-être un peu quelque chose tu sais c'est ça commence à vieillir mais l'agrément de conduite est là mais si on cherche juste l'agrément de conduite puis on regarde pas nécessairement le reste c'est peut-être une voiture qui est hyper intéressante pour quelqu'un qui veut qui veut ça qui veut pas une Mustang qui veut pas une Camaro qui veut pas un Challenger mais qui veut une voiture sport euh, tu sais qui est capable de, de tu sais es capable d'asseoir quand même quatre personnes si tu veux puis qui est amusante puis qui a de la gueule puis tout ça ben tu sais c'est peut-être ça Mais c'est plus le, ouais, le, le prix qui m'énerve qui un peu. Puis c'est quelque chose que, je veux dire, Hyundai a créé en enlevant le fait d'avoir un 4-cylindres turbo dans, dans, dans l'auto parce que je sais qu'elle se vendait moins cher que 30 000 de base avant. Elle se vendait probablement moins aussi, tout simplement. Peut-être. Mais tu sais, je veux dire, cest une stratégie de Hyundai en disant ben de toute façon des Genesis des Genesis Coupe, on n'en vend plus vraiment beaucoup ouais, fait que monté t'sais, t'sais, fait on va remonter sur gamme fait qu'on va enlever on va enlever du coût de production en enlevant un moteur puis tout ce que ça peut coûter tu sais faire des changements comme ça puis on va s'en aller avec un modèle tu sais quelques différentes versions puis on s'en va avec ça puis jusqu'à temps qu'on la change pour quelque chose d'autre c'est probablement ça parce que si je regarde la gamme de véhicules de de Hyundai euh, c'est la Genesis Coupe qui est la plus vieille dans ça, là, je veux dire. C'est la seule qui n'a pas été refaite vraiment de fond en comble depuis qu'elle est sortie. Il y a eu un, un refresh, comme on appelle un rafraîchissement en 2013 avec un les trappes de c'est d'air. C'est pas sa priorité, c'est pas ça. C'est pas le gros vendeur de la... C'est pas le gros vendeur de, de, de chez Hyundai. C'est pas comme un accent ou une Elantra ou une... même une Sonata. Là. Fait ah. que... On, on va voir On montrer si qu'Hyundai est, ouais, est, est capable de faire de la performance, puis ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Mais tu es capable de faire de la performance, ah j'ai Personne a dit le contraire. Mais c'est ça. Fait que... Mais vaut-tu la peine? C'est une autre question. Est-ce que. À 40 000, je, faisais, je regardais rapidement, pour le même prix, tu es capable d'avoir une Cadillac ATS coupée pour 40 000? Ouais, c'est ça. T'es dans une autre catégorie de véhicule, là. Ouais, t'as, quelque chose de, as quelque chose d'autre. À, à, 40 000, tu vas aller chercher, euh, tu vas aller chercher une Mustang avec le 4 cylindres turbo, Tu vas aller chercher même une, une Mustang V6, si tu veux. Tu peux aller chercher ouais. bien des choses qui vont être mieux équipées. Mais la, je veux dire, la, la Hyundai est plus puissante que la, la Mustang avec le 4 ou le 6 cylindres. Faut que t'aies aies qu un 8 pour être capable d'accoter la puissance de la Genesis fait tu sais c'est c'est quand même pour pour la puissance qu'elle offre, c'est quand même pas si pire mais c'est c'est c'est moi je regarde le l'ensemble total puis c'est là que je vois qu'elle vaut peut-être moins la peine que bien d'autres choses si on regarde par tu sais par par section comme bon qu'est-ce qui a l'air de quoi c'est une belle voiture puis c'est c'est une voiture qui va qui va à, qui va attirer les regards pareil peu importe Euh, tu sais, son, son prix qu'elle coûte. Le, le moteur est quand même intéressant. des bonnes accélérations, elle est confortable, sa route, tu sais, euh, elle va te donner des bonnes sensations de conduite, elle tient bien la route et tout ça, ça c'est bien. Mais si tu commences à comparer les technologies, puis ce que tu peux avoir dans d'autres voitures pour le même prix, c'est là qu'elle perd un peu de son intérêt. C'est partie... ironique parce que c'est un des avantages de Hyundai dans la plupart des autres gammes. Dans la, <rire> dans la plupart des autres voitures, ils sont... sont premiers dans l'équipement. Côté qualité-prix-équipement, ils sont différemment. Pour, pour, pour le, le, le Genesis, c'est complètement le contraire. C'est ça. Mais c'est une voiture qui a qui a qui a un, une une vraie belle allure. Est-ce que ça me dérangerait d'avoir ça dans dans mon entrée? Je veux dire, je l'ai eu pendant une semaine puis à chaque fois que je sortais je la trouvais belle. Là. Les les lignes sont vraiment belles de cette voiture là. Mais c'est ça c'est c'est le, le problème c'est qu'il y a un mais. C'est ça c'est le prix total c'est c'est surtout l'intérieur là si je regarde comme je dis. Moi c'est le système audio qui m'a un peu juste si l'écran avait été couleur, juste s'il y avait eu une possibilité de navigation, déjà là, tu dis, OK, on est au goût du jour. Là, ça, ça l'est pas. Mais les, les sièges avec les coutures, les piqûres rouges, puis le volant avec les piqûres rouges, c'est vraiment joli. L'intérieur est, est beau, mais c'est pas aussi beau que ce que Hyundai est capable de nous faire aujourd'hui en 2015, puis ce qui s'en vient là, dans 2016, 2017 avec les nouveaux modèles. C'est en, encore mieux. Mais bon, C'est euh, au bout de la ligne, c'est vous qui décidez Là, si on regarde les consommations d'essence. Euh, bon, il y a juste un moteur, c'est juste le 6 cylindres maintenant, fait que c'est pas tellement compliqué. Avec euh, la boîte manuelle, les consommations annoncées sont 14.4 au 100 en ville, 9.9 au 100 km sur route. Avec la boîte automatique, on parle de 14.6 au 100 km en ville, 9.6 au 100 km sur route. Euh, moi, j'ai quand même réussi à faire mieux que, que les chiffres annoncés. Là. Euh, je pense qu'ils sont prudents un peu euh, dû à ce qui s'est passé dernièrement. Ouais, ça nous a coûté cher. Oui, c'est ça. Euh, on, moi, j'ai réussi à avoir 9,7 litres au 100 km euh, combinés ce qui euh, ce qui est quand même pas si pire j'ai fait j'ai fait de la ville je me rappelle la la, la semaine j'avais la Genesis on est allé à la ronde donc on a passé dans la construction à Montréal <rire> avec la manuelle c'est pas fait exprès bon, c'est ça non mais c'était c'était bien quand même la la, la transmission était bien euh, les changements de vitesse se font bien c'est précis c'est pas euh, c'est c'est pas Pas du tout euh, dérangeant comme transmission. C'est bien étagé, tout ça. J'avais trouvé ça bien intéressant. Euh, mais bon, c'est ça. C est, c est, pour moi, c'est une belle voiture. Est-ce que c'est la voiture à vous procurer si vous avez 40 000 30 000, ben, on disait 40 000, 30 000, mais je sais dire, il est tellement de fin de vie qu'il doit y avoir des rabais qui doivent être à la veille de sortir dessus aussi. Peut-être. être, Ils être à la veille de les liquider pour que Vidaco. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peut-être du pouvoir de négociation avec, avec cette voiture-là, mais si ça vous intéresse, allez voir. c'est pas, euh, pas ce que je vous dis de l'intérieur. Vous, vous coupez d'aller vous acheter cette voiture-là. C'est votre, autodrive. le, le reste est, est vraiment intéressant c'est plus la technologie qui commence à être un peu vieillotte, mais ça fait, ça fait le travail. j'ai eu aucun problème, comme j'ai dit, écouter la musique avec le flux, le flux continu à Bluetooth, euh, faire des appels et tout ça, ça a super bien fonctionné. C'est juste la navigation dans le système pour te rendre à faire ces choses-là qui est un peu, un peu plus archaïque, là, mais pour le reste, l'intérieur aussi est intéressant et tout ça. Au bout de la ligne, c'est vous qui décidez. c'est pas une mauvaise voiture, c'est juste une voiture qui, comme on dit, est Probablement en fin de vie. Euh, donc, ce n'est pas euh, à date technologiquement comme d'autres peuvent l'être, mais côté conduite, j'ai rien à redire. C'est une voiture qui est vraiment, vraiment agréable, qui donne des belles performances. Euh, Là-dessus, Benoît, tu avais, euh, avais sorti un peu euh, ce que ça pouvait coûter là, euh, comme assurance, une Genesis. J'avertis les gens. Euh, envoyez pas des lettres à Benoît en disant oh, « Moi, j'ai appelé mon assurance. » Puis, c'est le double de ce que tu as dit. Oui, ça dépend de millions de facteurs différents. Vous restez où? Vous conduisez comment? Combien d'accidents vous avez eu dans les dernières années euh, et tout ça? Mais euh, c'est quoi à peu, à peu près là, la fourchette de prix pour euh, quelqu'un euh, quelqu en général là, pour une voiture comme ça? Écoute, j'ai monté le profil du client de, de telle manière... Uh, conducteur de uh, 40 ans, uh, Montréal, aucune infraction, aucune uh, réclamation, donc un, un dossier de conduite impeccable. Uh, puis uh, un kilométrage de 20 000 kilomètres annuellement. Ok, donc le, je dirais est le genre de standard, là. Ce qui est standard. Le client standard. Puis c'est important de le mentionner avec une bonne cote de crédit. Ok. Ça a un impact significatif. On parlait d'une prime annuelle de 650 ce qui est très raisonnable pour ce genre de véhicule-là. Il euh, y a des assureurs qui pouvaient aller jusqu'à 900, 950, toujours pour le même profil de client. Donc, ça va être important de, de, de magasiner un peu, mais euh, on n'est pas dans les primes exorbitantes. Pas, ça ne fait pas partie des véhicules les plus volés au Québec. Il n'y a pas un assureur qui m'exige un système de repérage ou de prévention pour le vol spécifiquement. Donc, euh, on, peut, on peut regarder une prime généralement dans le 600-700$ facilement pour ce genre de véhicule-là, comme je vous disais, selon les paramètres que je vous ai décrits tantôt. OK, c'est bon. Ça peut jouer dépendant de votre dossier de conduite et de crédit et tout ça, là. mais okay. ça, peut, ça peut être à peu près ça. Euh, je trouve ça drôle qu'il y ait 300$ de différence. Ça se peut-tu parce qu'il y, y a certaines compagnies qui sont plus ou moins intéressées à assurer ce type de véhicule-là? Généralement, c'est ce qui va se produire. Ça va être okay. basé souvent sur... Euh, une expérience antérieure, tu sais par exemple un véhicule comme celui-là qui qui est euh, disponible depuis maintenant plusieurs années, un assureur peut avoir une historique de sinistres qui est très mauvaise pour ce véhicule-là, dire ben moi les le, le véhicule et le genre de conducteur qui va acheter ce véhicule-là ne m'intéresse pas comme clientèle, donc oui effectivement je vais charger plus cher que les autres Pour m'assurer que si jamais ils décident de s'assurer quand même avec moi, le, le risque, la police d'assurance va être profitable. OK. Ben c'est bon. OK, ouais c'est ça. C'est souvent ça, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement assurer euh, cette clientèle-là ou, euh, ou ce type de véhicule-là. Il y a des compagnies d'assurance qui vont monter le prix pour les jeunes parce qu'ils ne sont pas vraiment intéressés d'avoir des jeunes, jeunes conducteurs. D'autres sont plus gentils avec eux autres. C est, c est, ça dépend toujours des, des compagnies. Exact. Parfait. Donc, messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir été avec moi encore ce soir. Si les gens veulent vous rejoindre, comment font-ils? Martin, on va commencer avec toi parce que c'est très simple. Mm -hmm. ben, sur la plupart des réseaux sociaux, Martin, c'est ça C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est ton nom. Et toi, Benoît? À, via Facebook à Assurexpert Campo, euh, par courriel au benoît.campo en commercial assurexpert.qc.ca ou euh, via Twitter à, à Surben, aussi simple que ça. Parfait. Et puis moi, si vous voulez me rejoindre, c'est euh, sur Twitter à Il y a aussi le compte du Podcast Auto qui est app Podcast Auto. On a un site qui est podcastauto.ca. Euh, c'est vraiment là où vous pouvez retrouver euh, la majorité des, euh, des podcasts, des émissions. Il y a aussi des fois des galeries photos, des choses comme ça, là, mais il n'y a pas vraiment d'articles. Si vous voulez lire mes articles, ça se retrouve sur le blog automobile de Kijiji au frkijigiblog.ca dans la section véhicule puis on a une adresse courriel lepodcastauto@gmail.com si ça vous intéresse de nous communiquer de cette manière-là si c'est pour moi, c'est pour Benoît, c'est pour d'autres intervenants qui viennent sur le podcast, vous pouvez toujours m'écrire et puis je vais leur transmettre votre message avec plaisir. Euh, on est tous des amis, on se parle en dehors de l'émission, euh, donc euh, n'ayez crainte, le message va se transmettre. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'avant-dernière émission de la, de la saison, de cette année plutôt. La semaine prochaine, je vais recevoir euh, Marc Bouchard qui est journaliste automobile, venir nous parler de certaines voitures, donc, une, dont un très beau VUS de Mercedes et d'autres choses. Et ce sera notre dernière émission pour, pour l'année. Après ça, on va se revoir en 2016. Donc, là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Je vous dis à semaine prochaine. Bye tout le monde.